everybody this is jazzy dance from the Ball oje wanyama hivi na jase le paresseux et tu penses qu'il est temps de manger bon. les autres vont à l'école tu préfères les drogues les filles les bouteilles d'alcool tu as trop bon. de problèmes ta vie t'énerve ta femme c'est pas la peine encore encore bon. tu sèmes les ton bonheur tu fait peur pas tu pas parles on y part des autres qui vont mal tu oublies et tu crèves la dalle alors combien bon. de fois dois je te le répéter laisse les autres avancer Toi, toi tu prends la gauche on te dit du bonjour toi tu te dis bonsoir bon sang bonsoir qu'est-ce qui te prend mine de rien tu m'inquiètes c'est insultant